Pendant les travaux, il y a eu pratiquement 10 millions d'euros de surcoûts parce que l'hôtel du Palais est une très vieille dame qui dont la structure n'a pas été entretenue. Et donc nous avons eu des découvertes voilà qui ont conduit ces surcoûts entre la tranche 1 et la tranche 2. Beste diru galtze bat U dauntan hotelak ezin izan ditu ideki beregen parte bat krisi sanitarioaren ondorioz, hogere kasxik zazpi milioi euro ez dira xartu kutxetan. L’Hotel du Palais est un pala et au même titre que tous les hôtels de luxe dans le monde qui sont totalement vides de clients, va devoir traverser ce moment momentfic. Silo abetetzeko akziodun beji da xartudo apartaidetzan kez de depo e consignation izeneko Frantsesch instituzio publikblioa. La Caisse des dépôts et des consignations, la CDC rentre et devient actionnaire qui va nous permettre également avec tout le travail qui a été mené de payer les travaux que nous devons payer. Nous allons les faire en plusieurs phases. En tout cas, à Pâques 2021, l'hôtel réouvrira avec 110 chambres. Et on ta amargelaidekia, qu'elle dure n'aura pas encore au bascoucouberas. Où d'azkenean, berit-se ta amargambara beritse dira oraino.